Book 2 77 77 7สิเจบเหตุผลบางประการสามอาร์กิวเมนต์อะไรบางสิ่งบางอย่างสามอาร์กิวเมนต์อะไรบางสิ่าทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ Pourquoi ne mangez-vous pas la tarte Pourquoi ne mangez-vous pas la tarte Dì chan tòng ca lót nấm nặng k h Je dois maigrir. Je dois maigrir. Dì chan mì thàn, prô wâ tòng lót nấm nặng kha. Je ne la mange pas parce que je dois maigrir. Je ne la mange pas parce que je dois maigrir. ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะุณไม่ดื่มเบียคะดิฉันต้องขับรถค่ะฉันต้องขับรถค่ะฉันต้องขับรดี่้อค่ะฉันต้องขับรถค่ะฉันไม่ดื่มเบ c o ร์ u i r e Je dois encore c ค่ะ u i r e ดีว่าต้องขับรฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ Je ne la bois pas Parce que je dois encore conduire. Je ne la bois pas parce que je dois encore conduire. Pourquoi ne bois-tu pas le café? Pourquoi ne bois-tu pas le café? Il est froid. Il est froid. ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ Je ne le bois pas parce qu'il est froid. Je ne le bois pas parce qu'il est froid ทำไมคุณไม่ดื่มชาค o ne bois-tu pas le thé?quo i ne bois-tu pas le thé? ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ Je n'ai pas de sucre. Je n'ai pas de sucre. D'ici, je ne le bois pas parce que je n'ai pas de sucre. Je ne le bois pas parce que je n'ai pas, pas, pas de sucre. Pourquoi ne mangez-vous pas la soupe? Pourquoi ne mangez-vous pas la soupe? ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ je ne l'ai pas commandé ดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ je je ne, pas ang, je ne mange pas parce que pas la pas que ne l'ai pas commandé ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ Pourquoi ne mangez-vous pas la viande Pourquoi ne mangez-vous pas la viande Je suis végétarien. Je suis végétarienne. Je suis végétarienne. Je ne la mange pas parce que je suis végétarien végétarienne. Je ne la mange pas parce que je suis végétarienne.